Bonjour à tous et bienvenue dans la 93 e des émissions hey Des émissions donc, en ce 10 septembre 2019 qui est le huitième et le dernier huitième de finale du grand tournoi de la DÉSÉMISSION mmh. Le grand tournoi de la DÉSÉMISSION après... 10 septembre Ouais, 10 décembre. Voilà, voilà, on l'a refait ouais, Tu prends 10 décembre, tu recoupes, tu mets à la place de septembre, merci. C'était 10 septembre, j'ai été en vacances. Ah, ah j'étais au Martinique ouais. <rire> Euh, donc après il y aura les quarts de finale pour les deux premiers d'entre vous pour ceux qui vont faire cette finale et ensuite demi-finale finale la finale c'est la numéro 100 c'est la fête. Est-ce la... qu'on peut toujours en dire à faire La fiesta la fiesta. La fiesta. Merci. Hey. Ouais. <rire> espagnol. C'est <rire> Sébastien. Patrick tout. Patrick. Euh, les candidats ce soir on doit d'abord celle qui a et je dois dire que j'ai présenté Anna comme la seule ayant eu deux victoires en deux émissions <rire> ouais je me suis fait incendier. Donc l'autre ah oui. qui a deux victoires à deux des émissions, les 79 et 80 et l'autre, oui c'est Sabine. Bonjour 75. Sabine Bonjour Ça va Bien et toi Ça va très bien, merci. 150 victoires, c'est bien. Ouais, Alors que toi, t'en as combien du coup Ah ok, on en parlera après Auguste. On a aussi celui qui a deux deuxième places, une troisième place, une quatrième place, c'est Nelson. Bonjour Nelson oh Bonjour Paul Il <rire> faut dire que Paul... Il dit que la voix de Nelson lui fait un effet. Oh, <rire> bonjour. bonjour Paul. <rire> le bout d'hure, on l'appelle. <rire> <rire> pas la bouture. Ah, oui. <rire> Allez, on y va, on <rire> peut tenir <rire> Ça va, Nelson. <rire> Très bien. En vrai, quand tu seras éliminé, tu feras le quart du final en assistant avec moi Pas du tout. D'accord. C'est pas pour moi. Ah bon. <rire> Euh, on a aussi donc celui que j'entends parlait depuis tout à l'heure Je vais parler d'abord de lui, tu m'excuserais Alexandre hein, mais Un lucky loser avec 4 3 place 4 4ème place, on l'appelle oui. Le syndrome de Stockholm parce qu'il a peur de la finale Et Stockholm c'est capitale de finale Faut savoir, depuis 94 C'est donc Augustin, bonjour Augustin Merci Maciel Ils sont très mauvais mais ce soir je pense que je peux gagner. Parce qu'ils sont très mauvais. Ils pourraient pas être présents. Non, ils sont très bons mais je pense qu'ils sont un peu fatigués ce soir. <rire> Voyons leurs yeux, je suis confiant. <rire> et on a aussi celui qui a une deuxième place et une troisième place, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Oh. Bonjour. Je vais faire tout le quiz en ASMR ce soir. <rire> Ça va être génial. On va pas entendre. <rire> <rire> voilà, ça, voilà. <rire> pas euh, Les deux finalistes de cette émission seront donc au quart de finale Et le vainqueur aura un bonus de 3 points au départ de son quart de finale Qui jouera donc contre Romain B et Paul oui. Oui. Le, cadeau. <rire> le cadeau Le cadeau, le cadeau L'année 2020 approche C'est un calendrier du du collège Roger Boyer de Cuizeau qui mon petit frère de 12 ans m'a vendu Je l'ai payé 3 euros, il y a plein de petits chiens pour chaque mois, regardez c'est le même, il y a un petit chien au ski Mais le même hein, c'est le même qui... Non regarde, au mois de mars, c'est un petit chien qui a chapeau de paille Oui c'est la même photo, c'est la même photo Là c'est un petit chien qui écoute de la musique au mois d'avril Il ne se Un petit chien qui prend des photos au mois de mai C'est le week C'est un... Bowie C'est David, David, David Bowie en chien. Ils sont -wow en photo oui. photochap. Des... Et là, il y en a d'autres. Des... voilà Donc on remercie le collège Roger Boyer. 3 oui. euros merci. Qui était Roger Boyer Roger Boyer, c'est un homme qui payait jamais son boyer. Il l'a <rire> Il, a. il, a. Boyer. il ah. a Boyer. Quel, Quel chien. Euh, euh, voilà, donc je suis vraiment content que vous chiant. me débarrassez de ce Laurent truc. Avec plaisir. L'eric du jeu, il y a cinq manches, le début, la suite, après la suite, il y a un éliminé. Ensuite, le milieu, il y a presque fin, il y a un autre éliminé. éliminé. Et là, fin. Fin. moins un point pour ceux qui trichent. <rire> Et on commence par le type. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, tôt, merci, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites votre merci. prénom, vous avez pas le droit de répondre deux fois de suite. deux fois de suite Je vous donne la parole et euh, j'ai dit tout en tous les sens, mais on s'en fout, vous avez compris. La première ouais. question c'est la question tournoi, puisque dans le grand tournoi la émissions, il y a une question tournoi ou championnat On doit chaque... tourner sur le peuple hein. Tout à fait, tournoi, tournoi, tournoi. Tourne, tourne dans la ville, ville <rire> Elle a 6 ans cette chanson Indila oui. C'est quoi cette chanson eh A chaque fois que je vois Augustin bien. et qui boit de l'alcool J'ai l'impression qu'il a atteint tout le temps le niveau parfait d'alcool Pour être drôle mais pas relou Mais pas pour gagner ah, oui, Est-ce que, est -ce que Indila c'est pas relou Non c'est rebeux N'est-ce pas <rire> Elle ah, a encore une plainte. Je <rire> vais dire ça parce que ça fait genre on écouter écoutez puis ça sauve ça ouais. à nous alors qu'en fait Ah c'est On a juste des trois racistes qui rigolait avec nous. <rire> euh, première question pour 5 points quel objet était originaire Pourquoi tu mets dis des mots comme ça Antoine Quel objet était originellement utilisé dans les tournois appelés caber Alex Oui, une pense de chèvre. Non. Sabine Un béret. Non. Augustin Une tête de chèvre. <rire> ah, ouais. Ça mélange entre le béret et la pence le de chèvre. C'est ah, la pence de brevi Non. Nelson, tu veux dire une petite réponse Alex, une, boule une boule en bois ouais. non Quel objet était originellement utilisé dans les tournois appelés Cabère Pour 4 points. Le but de ces tournois n'étant pas de lancer cet objet le plus loin possible, contrairement à ce qu'on croit, mais de lui faire faire... Alex, un tronc d'arbre Et ça fait 4 points pour Alex. Ça oh. oh. fait plus de Donc, tout. Points. 4. Joli. Et il faut faire faire en fait un demi-tour complet. Donc le but, en fait c'est de lui faire faire oui. qu'il retombe sur le, le les... sol à 90 degrés parfaitement. C'est ah, le bottle challenge, quoi. Voilà. C est c est mais 4 trous d'arbres, au moins... C'est les jeux de force écossais. Ouais, mmh. il mmh. fait au moins 4 mètres de long. Tu en comptes, c'est Oui. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> mais ils ont des troncs. Ils sont des chiens. Ils sont des chiens. Ils sont Et donc, événement traditionnel écossais, où des poutres peuvent également être utilisées à la place des troncs d'arbres. Ça fait donc 4 points pour Alex, c'est 0 pour les autres. Joli. Deuxième question. Pour cinq points, qu'est-ce qui est causé par l'implosion d'une bulle se formant dans le liquide synovial Alex... Oh. Euh, un anébrise, non Non. Nelson, un épanchement de synovie Non. Augustin, non. un AVC Non. Sabine, une crampe Non. Qu'est-ce qui est causé par l'implosion d'une bulle se formant dans le liquide dans le liquide synovial Pour quatre points, des articulations, et non par... Alex, l'arthrose Non. Qu'est-ce qui est causé par l'implosion d'une bulle Augustin. se formant... C'est une Non. Alex, les doigts qui craquent. Et ça fait 4 points oh, pour Alex. Oh là là, c'est un terme <rire> scientifique. <rire> le bruit entendu, alors, ça fait quoi Donc en fait, c'est pas les os des doigts qui font ça, c'est l'implosion d'une bulle se formant dans l'équipe synoviale, comme pourrait le faire croire. Donc c'est pas les os, comme pourrait faire croire le bruit entendu ressemble à un craquement. Ça fait donc 8 points pour Alex, 0 pour les autres. Yes. Yes. Ah, là, Après, on se fait à la gueule. Oui, mais il vaut mieux ça que trois qui te laminent à la gueule et toi, tout seul-là, et alors... Oui, mais... Oui ça. Vous me rappelez 10 fois. 3e <rire> ouais, ouais. question pour 5 points. Quel nom a été donné à une révolte ayant lieu dans le ayant eu lieu dans le Boulonnais en 1662 Quel nom a été donné à la révolte oui. 5 points. 5. <rire> ah, quoi lustres, c est c est non. non. Ah tu mets patte. <rire> oh, oh, Alors là. Oui là je crois qu'on est sur un record de points, points marqués dans le mais ça c'est 5 points sinon mais il y a une blague aussi mais... <rire> ça marque ouais, ouais. pas, <rire> pas de points de vache mais tu connaissais du coup cette ouais. alors est-ce que tu connais pourquoi on l'appelle comme ça parce qu'en fait il n'y a pas de raison donc Louis XVI avait mis un impôt dans cette région de Boulogne-sur-Mer et donc ça a été donné le nom de Luce Sucru qui représente un personnage de l'imagerie populaire qui aurait eu l'idée de donner aux femmes tous les défauts des hommes Voilà. Ah. Personnage apparaissant dans la chanson de la mère Michel qui a perdu des choses tout à fait. Et le père de Lustucru qui lui a répondu. Voilà. Je ah. de... la mets dans le Q. Merci. Euh dont le nom a été choisi par une marque grenobloise de féculent, logo majoritairement bleu. La révolte des Lustucru, ça fait donc ça fait donc 13 points pour Alexandre et 0 pour les autres. Yeah. Que... Alexandre, c'est es donc en file du grand tour C'est une Je l'avais putain. <rire> Quelqu'un a connaissé <rire> la rival de sucré pas ou pas Pas du tout, pas du tout. Je Plus Pantani, Pantani, moi, je Pantani <rire> plus, ouais. On passe à la suite La non, suite c'est trois c est c est listes vrai. dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente Un point par réponse trouvé et un éliminé à la fin de la manche Première liste je vous demande de me citer un mot composant un titre figurant sur un album studio de Jean-Jacques Goldman en solo oh, Sauf oh, non. donne Tu peux répéter la un mot composant un titre qui est sur un album studio de Jean-Jacques Goldman tout seul sauf donne il me faut juste un mot oui. je je c'est une bonne réponse d'Alexandre alors ensuite on va dire qu'on va faire par ordre euh, alphabétique au de, de la table <rire> de montre hein ah merci mmh. je, je, je c'est un. une <rire> euh, on va faire Augustin, juste vas-y ah, à ça Seul. Bonne réponse. Je tiens à préciser que seul, s e l et S-U-L-E -E sont okay. la même réponse. Ok. Ça à... Si ça se prononce pareil, si c'est la même Jean-Jacques. Il était non-binaire, exactement. Sabine. Envol. Pardon <rire> en J'ai compris comment. c'est une bonne réponse. Nelson. Te. Te, c'est une bonne réponse. Il marche. Alexandre part sur marche. Oui. <rire> qui n'est pas, pas sur marche Elle n'est pas sur Mars, d'après une très bonne vanne dans le public. Bonne réponse. Il y a une tension dans le couple. M. Pardon M. M. I.M. I.M.E, c'est une mauvaise réponse, Augustin. Allez, ben, laisse. Tu... Bah, non, non, non, mais non. C'est la prononisation qui compte, t'inquiète pas. Non. Saline. Moi. Et moi, moi c'est le... une bonne réponse. Nelson. Tourne. Tourne. C'est une... Mauvaise réponse Ah bonne réponse toi, bonne réponse, oh, réponse. Ah là, oui, bah oui, quand même ouais, Classique Ouais... T'en avais sérieux de <rire> Alexandre C'est moi que tu dit, toi Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit Déjà été ouais. dit Ah oui <rire> Ouh, Vous n'avez plus que 14. 13 points de retard Céline Lé Lé Lé Bonne réponse ouais, Nelson Le Bonne ouais. réponse oh, très, suis... okay. Céline Violon un bel ouf. Je finis. Des... apostrophe. Oh, c'est J... pas un mot. C'est jeu. C'est pas un mot. Il jeu, jeu apostrophe. Aller tiens, j'ai apostrophe. Non, non. Bien, Goldman. Sabine, tu la dernière dans la liste, tu as presque trois réponses temps pour répondre. Putain jean musique bonne. Quand, est -E ah Quand musique est bonne. Quand musique est bonne, c'est une bonne réponse, une bonne réponse, c'est une bonne réponse. M. Voilà M. <rire> Il a ouvert son paquet, c'est bon Il Il Ah non, c'est Céline C'est Céline C'est passé un album studio de Joël Goldman. On passe donc à la deuxième liste, à la fin de la première liste. Alexandre à 15 points, Sabine à 7 points, Nelson 3, Augustin 1. Je vous demande de le citer, un élément composant la date d'un jour férié en France, ou dans une partie de la France en 2020. C'est-à-dire qu'il me faut soit le jour de la semaine, soit le numéro oh. du jour, Soit le mois. Et une réponse peut être dite plusieurs fois, si elle est valable plusieurs fois. Okay. Imaginons par exemple qu'aujourd'hui, on est le mardi 12, 10 décembre 2019. Imaginons que ce soit un jour férié. Okay. Mardi c'est une bonne réponse, 10 c'est une bonne réponse, décembre c'est une bonne réponse. Okay. Et s'il y a plusieurs jours fériés en décembre, vous pouvez me dire plusieurs, autant de fois décembre qu'il y a de jours fériés. Ah j'aime bien ça. Et pareil pour les jours de la semaine et les numéros de mois. <rire> Donc je vous demande un élément composant la date d'un jour férié en France okay. ou dans une partie de la France en 2020. Jour de la semaine, numéro au jour du mois Numéro du jour au jour du mois, enfin au mois. Oui, voilà. pas, la, de, pas la semaine. Non, jour de la semaine, numéro du jour ou le mois. Donc les trois éléments qui okay. composent une date en gros. Une réponse peut être dite plusieurs fois s'il y a plusieurs fois oui. un jour. Oui. Enfin, et... Sauf janvier. Ah, d'accord. On est en 2020. En, On 20. le... <rire> en 2020. Okay. On l'a celui-ci. Alexandre. 25. 25, c'est une bonne réponse. Augustin. C'est moi Oui. 11. 11 c'est une bonne réponse. Sabine. Novembre. Novembre bonne réponse. Premier. Lesson 1 premier c'est une bonne réponse. Novembre. Pardon Novembre. Novembre c'est une bonne réponse. Pour Alexandra, Augustin 14. Bonne réponse. Sabine. Juillet. Bonne réponse. Nelson 15. Bonne réponse Aute <rire> Bonne réponse pour Alexandre Premier Premier c'est une bonne réponse pour Augustin Sabine 8 8 Bonne réponse Nelson Mais Mais c'est une bonne réponse Putain, Premier Premier c'est une bonne réponse Hop, hop, hop euh, lui. Ok, ouais, ouais, c'est bon. Il a été dit euh... trois fois, le euh, premier oui. oui, il a été dit trois fois, oui. tout à fait. D'accord. Ouais. Augustin. Ah, oui. Vous en avez encore, <rire> <rire> Ouais. Ouais. D'accord. Je <coughs> eh ben, on va tenter... Euh, je sais pas si ça a été dit deux fois. On va tenter Novembre. Novembre, c'est une mauvaise réponse, oui, deux fois. Euh, ouais, mais il ouais. Sabine. Hein ah. euh, Il y Il y a deux. Ah oui, pardon, ouais. excusez-moi. Mais... Oh, Bonne réponse. Nelson. Je <rire> secondes. Mais... Bonne réponse. Yes. Yes. Elle sonne ton fort, Jeudi. Jeudi, Jeudi c'est oh. une bonne réponse. Oh, c'est coquin, ça. <rire> <rire> Sabine. 31. Non, bonne réponse. <rire> Lessonne. Descendre. C'est une bonne réponse, Descendre. Alors, lundi. Lundi, lundi c'est une bonne réponse. C'est elle Sabine. Euh... Jeudi. Jeudi, c'est une bonne réponse. Chant. Nelson. Chanceuse. Mercredi. Mercredi. Non, ça. Bonne réponse. Oh Ce chat Alexandre. Mmh. Je vais tenter mercredi aussi. Bonne réponse. <rire> Sabine. <rire> <rire> Augustin, il va être pour le calendrier 2020. Avril. Ouais. <rire> Avril. Bonne réponse. Oh, ah ouais. C'est bon. Euh, je suis tenter un autre jeudi. Jeudi, bonne réponse. Comment tu fais <rire> <rire> Alexandre. On tenter un autre mercredi. Bonne réponse. Lundi. Bon. Lundi Bonne réponse. Oh, c'est j'ai 42 points. C'est <rire> <rire> <rire> pas points. Nelson. <rire> 2021. Vendredi, Inch'Allah. Vendredi, Inch'Allah. Bonne réponse. Bon, après, en temps, tu toujours la semaine. T'es brûlée sur la semaine. Nelson, il est possible. Alexandre. <rire> Ça critique Nelson parce qu'il est juste les jours de la semaine en public. Il est là que c'est un moment donné, 10 secondes. Ouais, petit... ouais. Et je vais dire notre euh, vendredi. Bonne réponse. Sabine, comment tu fais Mauvaise réponse. Nelson. Oh. J'en ai... <rire> ai marre. J'arrête parce que j'en ai marre. Pas parce que j'ai pas de culture. Le fait boire. C'est pas la culture. Oh. <rire> ok, Alexis, la excuse. Qu'est-ce qu'on a pas dit C'est la chatte. T'arrête, c'est Est-ce qu'il en resterait pas un en juin Bonne réponse. Oh, joli. Excellent. Comme quoi, je ne dis pas que les jours de la semaine. 8. <rire> <rire> oh il était pas vieux de la dernière. Déjà dit, 8. 8, déjà dit. Nelson, t'es la dernière la liste, il te reste trois réponses, tant tu réponds bien. Tu marques un point. On va tenter le samedi. ma réponse. Le samedi. Euh, je pensais que c'était mon... Ouais, <rire> On va tenter, on va tenter, on va tenter, on va tenter, est on hum... est-ce qu'il n'en reste pas en... En 2021 en, en, en avril En avril c'est une bonne réponse. Oh putain, la Et il t'en reste une. Euh... Quand est-ce qu'on travaille <rire> Et je pense qu'il qu en reste un, un mardi. Un mardi c'est une bonne 2016. réponse. Joli Il y avait beaucoup de jours d'abolition de l'esclavage aussi dans les... Ouais, mais est-ce que ça compte vraiment, ça <rire> T'as ah, euh... en gros, il, il, y, a il en gros. y a beaucoup de jours. Il y a les mois d'avril, d'août, il y resté 2 décembre, 4 dimanches. Parce il faut pas les obliger, j'en ferai un dimanche. Oui. C'est quand c même coup, férié. À quoi, 31, c'est quoi En décembre, il y a... 31, 31. Non ah non, le 26 bon. le 26 décembre à la Sainte-Étienne qui est futé en Alsace. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il avait fait en 31, c'est pas il y a la Saint-Nicolas ah ouais, ah, Saint et à Noël. Le 29 mai 2010 31 qu'on recommence les ah, si ouais. Alsace, c'est fait. Merci. En janvier C'est quoi 31 31 mais si vous pas monsieur. C'est le Deux une fois que c'est jeudi l'Ascension du, ah. du le 31 le 31, ah. 31 mai, il y a un truc cette année. en 2020, okay. Monsieur au bas. Jeudi de l'Ascension. C'est possible parce que pas que tombe en avril. Donc euh voilà, elle a fait sa communion. C'est juste euh, tu t'es pas tu ne nous regarde pas. C'est pas c'est ça comme <rire> million. Oui, <c> rien. <y a> <rire> tu sais, avant la dernière du... liste, c'est tout, tout ça ne nous regarde pas. <rire> Alexandre a 24 points, Sabine Nelson a 15 points, Augustin, <rire> je préfère pas le dire. 1 point, non 2 4. Vous avez combien là-bas 15. <rire> <Okay. rire> c'est un thème sport, il reste plus qu'un truc là. Oui. Oh pouche du sport Au lieu de m'insulter s'il vous plaît en public hein, je veux une question sport joker citer un sportif oh, yes. non ah, yes. citer un verbe représentant un cri d'animal ah oh, oui sauf aboyer citer un verbe représentant un cri d'animal sauf aboyer Alexandre miauler je peux pas faire 14 minutes c'est chaud <rire> pas Glapir oui, C'est oui. bon Non mais tu dis ça comme si t'es pas fort Et un peu tu sort glapire Tout le monde respecte oui, Brer euh, Brer C'est une bonne réponse Jacques Brer Jacques <rire> C'est mieux quand tu pas dans le jeu, bon. Et puis il perd pas aussi. Bon pardon du coup. Ah, J'ai un doute sur le euh, le, le groupe du, du vert monde. mais je veux dire croasi. Ah non. Et non c'est croasi. Oui. Ah, non c'est croasi. Non, non, non c'est croasi, bonne team de bord. Ah c'est oui, ma... c'est mais... un pays. Non, dit... Alexandre, Enir. Ouais. Mohamed Enir, Alexandre. Oui. Les amis. <rire> C'est pas ma télé, s'il te plaît euh, Augustin Je vais dire un verbe un peu évolué Pour pas qu'on pense que je suis con <rire> Miauler <rire> C'est ce que j'ai dit ouais ah, ouais, C'est ah, ouais, ah, en fait, pas un ton ouais. Désolé C'est grave De toute façon ouais. j'avais perdu non, ça... En fait... ça change rien, arrêtons Il a perdu, il a perdu Il a dit il y a une minute Il <rire> <rire> était trop concentré sur Glaapin. <rire> <rire> Sabine hurlé. Quoi Hurler, c'est une bonne réponse. C'est c'est C'est chouette ça. <rire> c'est chouette. C'est chouette je suis où là Nelson. J'ai cassé. J'ai cassé Tu te mal. A dit. Braire. Ah. Euh j'ai c'est une non réponse. Ah Jacques Cebraire. Jacques Brial. Non, monsieur, elle est trop long. C'est moi. Aïe <rire> en fait. ça. Barrire. fait, barrire. on dit aussi barricer, sachez-le. C'est quel animal ça qui bâme Le Mais moi je la trompe Bonjour. Oh La question, copine Attends, il tourne au Richard, On peut pas m'approcher de faire ce genre de blague. D'ailleurs, je Ça, pas t'inquiéter à te rejoindre. Euh, Sabine. Cacoté. Oh, putain. Non, on ne pleure pas. Non, oh, on ne ah. pleure <rires> Ok. Tu crois okay, que j'ai la fête. Non. Je suis au bout des animaux que je connaissais. <rires> tu as pensé à la famille L'autruche, le kongourou. Ah oui Je sais pas quel bruit font... Aouh ah, <rire> C'est <rire> <qu> un gros gassard C'est un gros gassard Piaillé oh. Ah ouais, ben t'as bien, ça c'est le public qui piaillit Bon effet ouais. Bon effet, bonne réponse si, non, Le mot je veux ah, ah, ah, ah, Regir -re -re Ouah Moi je suis pas tourné à la bonne partie de... Mais tu miaoules oh là, Sabine il Blatteré. Hein Blatteré Blatteré Blatteré c'est une bonne réponse ah ouais. C'est la, la blatte C'est le chameau je crois Ou le dromadaire Tout ce qui a des grosses lèvres comme ça, euh, euh, oui. voilà. mmh. Allez c'est fait bien Approche-toi du micro N'hésite ah, pas à venir imiter Vas-y Ça c'est le chaman qui a parce qu'il blade pas tout le monde Nelson <rire> Putain ça revient trop vite Ça, ça c'est le gong <rire> 10 secondes Nelson T'as un rookie là Il a la mèche qui part en rue il est rookie là ouais. Non, je là, je... je, je... Dis un mot au plaisir, fais dédiquer dédicace à ta famille. Mmh. Ta mère <rire> Ok. Oh, euh... Chaud. Okay. <rire> genre, tu veux pas compléter ce que tu viens de dire J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ah non, c'est vrai. C'est sûr ah, c est... C est Certain, je donne ma langue. Il y a un truc. Ah A me miauler, ça te l'a été dit. <rire> Alexandre Je vais tenter rire. La mot euh, c'est Et ne Et la hyène. Non, elle... pas. Là elle... Elle, elle ne rit pas. Ça vite la dernière dans la liste. La hyène ne rit pas. Non. non. une bonne ah, réponse. Ah oui, c'est ça. Meugler. <rire> Et après euh, grognier. Grognier c'est une bonne réponse. Oui, Et euh euh... <rire> <rire> attendez c'est dans public c'est qui qui grogne le cochon connard est-ce qu'on peut pas apprendre en s'amuseant ici que <rire> vous étire, le cochon connard ah, euh, euh, je connais pas cet espace Eric Hamet c'est ça c'était Eric Hamet Non, Félix a pas été dit. Non, ça a pas été dit. Béli, ça a pas été dit. Non. Euh, Il a pas trouvé aussi dit bien a fondé. Fondé. parce que la sonde quand On était trop. Je de crois oui. <rire> <rire> merde. Je pense que je <rire> y avait coculiner, <rire> le ah, évidemment. Coucou et le coucou. Comme ça ressemble à Dodeline. <rire> oui, euh crier, il y en a qui crient tout simplement. Euh j'ai aussi jappé, jaboté, hurlé. Ah jappé. il y avait aussi picasser, pleurer, euh râer, râler. Euh, c'est pour les femmes. Mot de brute. Ça, oui. ça, ça mal, oui. euh, il du pexy tellement. Ça vite la rigotte pas. <rire> en il dit vraiment ce soir quand il ira dormir et simoter hein. Pourquoi oui. y il y a quelque chose comme Parce que c'est l'enroqué. Il avait vagir aussi, vrombir ou vagir. agir. Oui, ça va pas avec. Euh... Ah, moi dit qu'il va chier. Il va agir. Tu vagis Mais ça compte. faire la bague bouffe ou pas Oui. C'est margin, ouais. C'est la, la chat. <rire> <rire> ça fait donc euh, à, à la, pas la pas. fin de la suite 28 points pour Alexandre, 22 ouais. pour Sabine. 18 pour Nelson ouais, ouais. et 5 pour. Ah ouais, je me suis fait laminer. Euh... Non. On est sans animaux. Bah pas. je me suis fait laminer la gueule. Miaulé Miaou. A voyer Me gazouiller cric <rire> Non mais euh, trop fort bon pour moi. Trop fort. Ils sont bons. <rire> si vous voulez on fera un tournoi des perdants. Ouais. Euh... Je suis hyper chaud. <rire> Les comptes sont remis à zéro et on passe au milieu. Cool. Le milieu. Trois catégories qui représentent un lieu au moment et un autre truc et le thème commence toutes par en E.N. Cinq questions chacun et un point par bonne réponse. Enculé. Merci. Marlène Chappard. J'espère que je vais pas prendre moins un point sur le quartier final. Euh, en fait, ce qui, ce qui me fait chier, c'est que... Tu, tu serais meilleur présentateur que moi, oui, c'est ça. Oh, arrête. Viens, euh, j'arrête de te mes questions, mes détenteurs. Oh, non, tu... non, moi, je suis trop nul. Vous arrêtez de euh, vous sucer, on peut non, jouer C'est vrai que t'es tellement nul que même en lisant les questions et en ayant la réponse, tu saurais pas dire la bonne réponse. <rire> Peut-être. Pour l'humour, pour le je ferais ça. Euh, Alexandre, comme t'as marqué plus de points dans les deux premières manches, je choisis entre un lieu, un moment et un autre truc. Un moment. Un moment, en ambassade. Oh, <rire> Alexandre Dans quel pays, dirigé alors par Franco, Philippe Pétain, était-il ambassadeur de la France entre 1939 et 1940 D'Espagne. Bonne réponse. Alexandre, de... dans quel arrondissement parisien trouve-t-on 82 ambassades ah, oui. euh, J'hésite euh, entre, je vais te dire, le 8 Ah non, 16. Ah, moi, je l'avais pas. Quoi. Ah, en fait c'était Alexandre, de quel pays, Salomé, Zourabijvili, a-t-elle été élue présidente ouais, en 2018, après avoir été notamment ambassadrice pour la France dans ce même pays Putain, c'est trop facile, l'Argentine. Ouais, moi, j'ai pas du tout ça. T'es à On se là-bas. Ah, la République tchèque Non, c'est Géorgie. C'est à Géorgie, c'est à Géorgie. C'est à c'est à Géorgie. Elle vient euh de ouais. signer épiné droit à la SN. Ouais. <rire> je t'aime plus, là, en fait. Non, je... non en vrai, non. Euh, Alexandre, quel lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks a vécu réfugié dans l'ambassade équatorienne située à Londres entre 2012 et 2019 ouais. Quel lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks a vécu réfugié dans l'ambassade équatorienne située à Londres entre 2012 et 2019 Minimati. Plus grande <rire> <rire> non, Il est sucé dans la... Quel sucre d'alerte Oh man un petit trop concentré <rire> Allez, simple, terrible, ah, Après un litre et demi de 15, c'est compliqué aller, ouais, là, bon, On parle de l'Odicard <rire> Dix secondes. L'Australien Il jamais me dit ça. L'australien, il est blond. Oui. Les felons. Oui, ouais, ouais. Vous avez pas mon dévalidé les Indiens africains, j'ai vous dévalidé. Ah sort de derrière, de derrière son ambassade. <rire> Et enfin, Alexandre, quel homme politique signataire de la Déclaration de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, a écrit un essai sur les flatulences nommé Pétéfierment. Pourquoi tu rôtes J'ai pété. Oh, Nommé oui, pété fièrement lorsqu'il était ambassadeur en France à la fin du XVIIIe siècle. John Adams Non. Monsieur ah, lit... Cru. Ouais. Non, chacun... Et non, Joseph Ponzani. Non, c'était ah, oui. le... Benjamin Franklin. Ah, oui. le, le, le Ça fait donc deux points pour Alexandre. Ah, Sabine. Long, perds, non, c'est bon là, deux points déjà. Allé ou autre truc Un autre truc. Un autre truc. C'est un écart ici. <rire> Entre les lignes. Sabine, dans quelle chanson sortie en 2002 de Natacha Saint-Pierre, dit-elle Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons ce que je n'ai pas su te dire. » Allez, Sabine bah, Tu trouveras, trouveras... trouveras... Ben, répond. Bon. Allez, Sabine bon, bon, ouais, Allez, Sabine C'est le, le public, calme. <rire> Sabine, ouais, vais... que signifie l'expression « lire entre les lignes » C'est... Euh... <rire> savoir euh, décrypter le, ouais, le ouais, là, message euh, il est entre lignes est, euh, savoir euh, non, pas... comprendre hein, le second sens d'une phrase veut dire ça comme ça bah, hein, non, non je pense oui. que c'est faux non, non c est c est bon une phrase oui les idées implicites d'à propos bah, vrai, ça ah, c'est c'est pas la, ouais, pas la ouais. réponse hein ça deviner Mais... combien de lignes horizontales trouve-t-on entre deux lignes d'écriture sur une copie double grand grand carreau 5 4 4 3, 3 Ah c'est 5 au total et 3 1, il n'y pas besoin d'arriver Tant pis Quelle ligne du métro parisien se classe en deuxième place des lignes les plus longues avec 20 km entre ah. Et attendez <rire> comprenez le thème, entre les lignes numéro 8 et numéro 7 Donc quelle est la ligne de métro parisien qui se classe en deuxième place des lignes les plus longues avec 20 km, comme l'habit d'Anaessane apparemment, entre les lignes numéro 8 et numéro 7 Ah, oh. la... Ouais. la 13 Et non, c'était la... La... la 9. La 9, oh, bien sûr. La, la 9, elle va au bout de l'autre. Sabine, sur quelle chaîne l'émission Entre les Lignes, présentée par Frédéric Aziza, je te veux si tu veux de moi, <rire> a elle été diffusée chaque semaine jusqu'en 2018 <rire> <rire> <rire> <inaudible> <inaudible> non, François, France 5. Non, c'était... François. Et non, parce personne ne regarde cette chaîne, alors qu'on la paye, c'est LCP. Ah, la, la, la chaîne, chaîne parlementaire, parlementaire, la, la fameuse Time of Moon. Ça fait donc dans... <rire> dans... deux points pour Alexandre et deux points pour Sabine et on passe à Nesson. Nesson, est-ce que tu as déjà fait la guerre Un petit peu, mais je ne me rappelle pas trop. Ok, parce que c'est en Irak. Oh, Nesson, oh. oh. comment écrit-on Irak en anglais I-R-A-Q. Oui, c'est gagné. Ah, il valide. C'est validé C'est validé. Ah c est... C est pas... <rire> oui <me> dit, <rire> Ça va utiliser les lettres en anglais, mais bon. <rire> C'est vrai. Nelson, quel moyen de communication est né sur le territoire actuel irakien en 5000 avant notre ère Le téléphone à RAM Rires C'est pas une blague. C'est ta vraie Ça, passe. ça Ah non, la veine était beaucoup trop drôle dans ah les deux, ouais, ouais, ils ne il il pas fini. la rater, là. Oui, oui, bah super, Ouais, heureusement que je suis pas roulé. T'as vu, tout c'est 10 secondes pour toi, mais là, lui, il gagne du temps avec une blague. <rire> mais <rire> lui, il fait des blagues drôles, là, ici. rapport, par rapport, bon, je de quelle organisation intergouvernementale Birak était le membre depuis sa création en 1960, lors de la conférence de Bagdad de quelle organisation intergouvernementale l'Irak était le membre depuis sa création en 1960 lors de la conférence de Bagdad <rire> <rire> <De mes rire> <Comment. rire> <laughs> La Ligue. Dominez qui La société des de ah, les SMIC oui, de <rire> euh, oui. euh, les... l'OTAN le <Fish> <rire> Non. L'OPEP. C'est l'organisation des pays des des exportateurs de pétrole Exportateurs de pétrole C'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole C'est ceux qui décident de combien tu payes C'est les gilets C'est les, les gilets jaunes un peu Nelson, quelles sont les trois communautés vivant en Irak Quelles sont les trois gilets communautés gilets gilet vivant gilet en Irak Ouh, il Transparent bleu Ça va être du jour, les mecs sont pas la blague. Communauté. Quoi, hmm. Chiite, sunnite, chrétien, j'en ai aucune idée. C'était chiite, sunnite c'était les Kurdes euh, Je ne pas qu'ils étaient là-bas. C'était un truc coincé. Nelson, <rire> quels sont les deux cours d'eau auxquels l'Irak doit son surnom de pays des deux fleuves Bah oui, euh, la euh... blague. Oui. C'est vrai. Versen et Loire Je suis pas très rivière. Pas... Je préfère les étoiles. Hein J'aime ce qui est euh... blanc. Les eaux stagnantes. Ah, les eaux stagnantes. Eaux, une est est une, est une, une Mais non, parce que pourquoi les poules ne pompent pas d'oeufs en Irak Parce qu'elle voit le tigre et l'œuf-rate. Ah, J'ai pas compris avant. <rire> <rire> oh, C'est compliqué, là. Parce qu'elles voient le tigre Le, oui. et le tigre et ah, l'œuf-rate. Le, oui, le tigre et l'œuf-rate. La poule, elle voit le tigre et l'œuf-rate. Vous avez ah. trop oh vu Ah <rire> quoi Alexis Sorec c'est c'est même... Non, c'était très drôle. <rire> elle a fait <rire> elle est tirée mal dite. C'était c'est fait un euh... lancer hein. Le, ouais. le tigre et frappe quoi. Ça fait donc deux points chacun. Écoutez. Oh, on écoute. aller, si on lance... bah, sauf pour YouTube ce qui est éliminé mais pendant j'ai vu dans ces jeux Je suis en course. Moi aussi. On passe donc à la presque femme Là presque face ces trois catégories homophones. Enfin je peux pas, professeur. Mais en fait, tu d'avoir la réponse. Oui, c'est ça. Oui, Chaque oui. question chacun et un point par bonne réponse. Oh Cinq les questions. thèmes c'est cuillère, oui, cuillère et cuillère. Ah oh Et vraiment le propre cuillère. cuillère. Oui oui, avec cuillère 2. Cuillère de. C'est pas facile les blagues dessus. <rire> Ça venir. laisse juste avant la ligne'i le alandre que signifie le mot cuite dans la phrase je me suis pris une cuite hier postée par jaas v1 sur le forum jeuxvideo.com le 12 juillet 2010 à 21h46 avant de préciser qu'il n'a pas qui n'a pas dégueulé du tout même pas mal au ventre la classe ouais, il a bu trop d'alcool ma réponse Oh Super <rire> question <rire> <rire> okay. Mais c'est un copain à toi ou <rire> c'est toi veux, -ce <rire> Je me suis pris une cuit hier Oui, oui, oui non, ça oui, c'est des... très drôle ça Malheureusement, elle est Cuit, cuit hier, ah, putain, il cuit, hier. Oui. Ouais. A, Parce oui. que c'est un peu ton thème, mon pote Cuit hier Alexandre, en cuisine, quel terme utilise-t-on pour qualifier la cuisson d'un plat pendant un long moment Genre un plat qu'on aurait cuit hier, par exemple Ouh Non en cuisine, quels termes existent Lijoté bon, <rire> Quel plat emblématique de la gastronomie française composé de viande de bœuf et de divers légumes est-il conseillé de préparer la veille afin de dire notamment qu'on l'a cuit hier ah, un bon bourguignon. Et non, c'était le pot-au-feu. Oh. Ah du bœuf et des légumes ouais. ouais, mais moi c'était le pot-au-feu. Non, n -n, non, c'est le pot-au-feu, je suis d'accord. Règle numéro 1 de la démission, ce qui est sur ma feuille, ouais. vrai. Ok, ok, ok. Mais n'est pas complètement bon. Ah, il y a une petite remarque du public. Oui ah. parce que il faut mieux à partir la loi de mettre un poteau feu. <rire> parce que le buzz bourguignon c'est largement meilleur quand c'est recuits qu'un poteau feu. <rire> Mais non. Oui. Si Mais je non. Si je là-dessus, ah, c'est possible. Oui. Mais non. Mais eh, oui. Tu as fait petit sommeil. Ça y est, elle a compris Alix. <rire> <rire> Elle a compris la blague d'étudiant. <rire> Téléphone arabe, tu l'avais <rire> <rire> <C> Très <'est> bien. <rire> Très bien. C'est bon C'est chaud, hein, ça va. Ouais. Alex, on est quand même passé un match au stade, au stade Jambon avec Alexis où il y avait des photos qui étaient de couleur rose. Et pendant tout le match, bien. il a dit « j'ai découvert le poteau rose <rire> ». Pendant tout le match Oui. j'en pouvais plus moi il serait le même patron mais ah c'est un, un sacré poteau dit donc hein. Oh, oh. à de près de combien de points aurait diminué le QI moyen en France en 2017 de par rapport au QI hier c'est à dire oh. en 2017 2 bon. bonne réponse c'était 4 oh là là. et enfin Alexandre à de près c'est bizarre oh. j'ai pris 4 T'as peur du cadres, Ce soir, oui. Allez, Sandro. Je vais récupérer demain, t'inquiète. Quelle plante Passive. dicotylédone de la famille des astéracées peut être dangereuse à la consommation si elle a été cuite la veille car elle peut produire de nombreuses moisissures toxiques Tu me la refais, s'il te plaît Oui, non. Ah, ouais, mais... Quelle plante dicotylédone <rire> de la famille des astéracées peut être dangereuse à la consommation si elle a été cuite la veille car elle peut produire des moisissures toxiques Les ortilles L'algue Non, l'artichaut. Oui, ah, ouais. ah, ouais. Oh, il y l'artichaut. Ah, je savais pas. Vous cuisiez l'artichaut, vous le mangez dessus ça. Oui, ou alors on ça se mange pas à opinion. Oui, voilà, ouais, on... j'aime pas la ah, fin d'artichaut, ça pique. Si si si. Ça, ça fait donc coup. 5 points pour Alexandre tout 2 ah. pour Sabine, 2 pour Nelson ah oui. et qu'on reste bah, tête. Moi j'ai dit qu'il y a 6, oui, le, le boeuf Bourguignon. Euh, moi j'avais 4 à l'heure. C'est un boeuf Bourguignon quoi c'est <rire> oui. le plat qu'on réchauffe le plus, le Bourguignon. Qui réchauffe un pote à feu J'ai pas dit réchauffer, j'ai dit cuire la veille. Tu le réchauffes pour servir. Tu fais cuir toute la nuit Moi je sais pas. Euh... Pourquoi j'ai l'air moins, il me fait peur Sabine, cuir ou cuir Le premier, c'est le C'est pris pour les autres Le premier. <rire> <rire> le <de> <rire> euh, Sabine, dans quel tournoi de rugby annuel la cuillère de bois est-elle un trophée fictif donné à l'équipe et à la fin de toutes ses rencontres à la compétition et et 14. Sabine, rugby, <rire> <rire> <rire> Le tournoi de Sabine, au rugby, qu'est-ce qu'une cuillère C'est... C'est le moustique. C'est où, c'est de vous C'est une passe. Ouh Disqualification. Disqualification. Une cuillère, c'est un plaquage. C'est que tu tapes la cheville de la main. C'est un plaquage sur le talon. Voilà, tu tapes avec ta main la cheville d'un mec. C'est une balayette avec la croquant en jambes. C'est la faiblesse d'Achille. Et il se mange les dents dans le gazon. Après, c'est magnifique. C'est interdit, sauf à rugby professionnel. Sabine, quel type d'arme Quel type ah ouais. d'arme à l'âme est surnommé cuillère à peau et est à l'origine de l'expression en deux coups de cuillère à peau Ah oui ah. Quel type d'arme à l'âme est surnommé cuillère à peau et est à l'origine de l'expression en deux coups de cuillère à peau Peau, oui. Pas de peau. Une épée Non. Faut je précise Ouais, ouais. Quel ouais. type d'épée Un sabre ah, Pas de sabre. Oui ah, Un sabre ouais. Un sabre mmh. Mmh. Et on passe, oh on passe à la Kissouko Oooooooh On passe à la Kissouko King A la Kissouko King Ah, c'est génial. c'est <rire> super. Bon. You can you leave your head on. <rire> you can leave your head on. Ça, oh, sais, ça, ça est ce ah, ah, ah, désolé. Avec ah, ah, es. <rire> <rire> <est> Toko. <auto> <rire> Attends, regarde. Oh, ça coule, Mais ça coule tout le temps. c'est. C'est que qui ne s'écoule, Quel numéro est utilisé pour surnommer la position Position 1 2 Non. Métraillette à gauche non, est... Non, est... Quel numéro est utilisé pour surnommer la position sexuelle de la cuillère 77 99 oh. 99 hey, C'était ma question de quiz, Comment hein, tu savais C'est vrai ouais, Tu, ouais, tu fais toujours fait... des questions de quiz à la tête quiz 99 la cuillère Et enfin, Sabine, oh. 7... quel joueur de tennis est devenu le plus jeune joueur à remporter Roland-Garros en 1989 à l'âge de 17 ans, en utilisant notamment le service à la cuillère dans son 8ème de finale contre Lendl... Lendl Pour déstabiliser ce dernier Quel joueur de tennis est devenu le plus jeune joueur à remporter dans le gareau sur à l'âge de 17 ans, en utilisant notamment le services à la cuillère dans son huitième de finale, contre Lendl pour déstabiliser ce dernier okay. Alex. Alex. Ah, c'est une erreur. Ça va. Mette Vedef. J'ai pas... pas le nom exact. Bah, essaye. <rire> petit... Chéron. <rire> S'il vous plaît. On parle d'une quart de finale. Ouais, non. Dans Jura. Non, c'est la demi-finale dans Jura. Oui, on peut dire qu'on est dans Oui, on peut dire qu'on est dans Jura. Oui, on peut dire qu'on en Bolidie. <rire> <rire> Pourquoi tu sais quoi tu dis <rire> mais... Oui, oui. Mais si Il va essayer d'être à Paris, il ne va bouger. ne un... pas bouger. Ah bon ben... Chang Chang Non. Chang Pas du tout. T'as dit quoi Chang Pardon Je sais putain. Non mais c'est très non, important. Ouais. Non, en fait, là, un peu, il y a un peu. Je suis d'accord avec Antoine. Là, je suis désolé, il faut ouais. juste qu'on soit peut tous, on se peut tait tous. Et tu dis juste oh, non, moi, moi, de... non, mais mets pas ta main dans ta bouche. Chang. C'est main pense. Oh. Il fallait pas le prendre. Chang. Elle a dit chang, chang, chang tout à l'heure. Cette Chang Non, Chang Oui, mais Chang Mais il faut en prénom dit Chang Non, il faut pas prénom, c'est Chang. C'est Maquette Chang. C'est Chang Elle a dit Chang Elle avait dit Alex Elle avait dit Alex Elle avait dit Chang Il faut des prénoms, ça C'était son frère Elle parlait de son frère qui fait de le bopper Chang C'est Chang Excusez-moi, mais là, vous faites... Qu'est-ce qu'il y a Asiatique Parce que Morel... Merci Putain, faut que je passe 4 points, là 3... 4... Oh là là, 2/5. C'est vrai Tu devrais dire, c'est illisible la calette. Mais là, Alex enfile. Tu s'il te plaît Nelson, tu fais 4/5 au moins. Il bon toi. Nelson, lorsque l'on met la lorsque l'on met la table, où mettons la cuillère à dessert Dans ton cul. Oui, d'affaire. Euh sur la tête. En haut ou quoi oh. En <rire> haut. Il a fait le sucre. En oh, bas. Alors... Ah, le sucre. Alors, tu sais pas. Nelson, à combien de cuillères à café correspond à une cuillère à soupe Une cuillère à soupe Ça, c'est... T'as tout pas. Pas soupe. Mime. C'est ouf. Quatre. Ça pute. Nelson, empêche, qu'est-ce qu'une cuillère Oui. Au euh. pêche hum. Alors pêcher à la cuillère, c'est pêcher au, au lancer. C'est pêcher à quoi à la cuillère Euh Non, ça veut qu'est-ce que la quel cuillère est, Donc, Pêcher avec le... la cuillère, c'est quoi la cuillère quand on dit pour pêcher avec la cuillère C'est ce qui est au bout ouais. et c'est un ce qui est censé attirer le c'est un truc brillant qui est censé attirer le poisson. On j'appelle je à côté de moi? Non, bah mais sinon l'idée l'idée carrément. L'idée ça. Ouais, l idée, l idée, l idée, là, ça, c'est l'heure. Non, c'est à l'heure. Alexandre, l'idée là. C'est à l'heure Moi c'était l'heure. c'est exactement ce qu'il y a. Oui, j'ai pas le mot l'heure. Pas le définition exactement. Non, c'est Non, c'est puis les points des points. Puis Alexandre hein. Ouais. Nelson, quels sont les deux orthographes du mot cuillère accepté en français? Putain. Alors, j'ai pas là du coup. C U I 2 L euh à 100° RE hm et tout tout quoi c'est 3 Alors autour quoi Y euh, euh Sandra Verreux, j'en de... peux oh plus. C'était quoi le deuxième C, C U I L L E R. 100 e à la fin. Ah ouais. Ouais. On peut euh, on peut l'accepter comme ça. Ah oui. On écrit ouais, aussi pas si on, on a. La... <rire> <rire> et son, comment appelle-t-on la partie creuse et concave pour pas que tu te déregrais La partie creuse et concave se trouvant au bout du manche d'une cuillère. Hein ah, attends, attends, répète. Ouais. Comment s'appelle la partie creuse et concave se trouvant au bout d'une manche d'une cuillère Le récipient Une cuillère. Le quoi Le cuilleron. Tu l'avais Oui. C'était ma Oui, c'est bon. Ça fait donc 5 points Bonjour. pour Alexandre, 5 points pour Sabine, 4 points pour Nelson. Nelson, t'es donc éliminé aux portes des quart de oh. finale. Oh non. Oh non. Nelson. Un Nelson. Merde. <rire> pas toi Nelson. Pas, pas <rire> toi. Pas maintenant. Pas tout. Pas tout après ce que t'as fait. Attendez, s'il vous plaît. Le dernier mot Nelson. J'emmerde Alex Chang. <rire> tu n'auras absolument rien changé à ton élimination. Oui, ouais, d'accord. Absolument rien. <rire> Très bien. On ouais. remet les quotas à zéro et on passe à la fin. 10 <musique> questions qui vont de 0 à 9 et qu'en rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse à un point, le premier à 3 points a gagné. Une question dont le numéro sera choisi par le premier éliminé, ce qui est généralement coï dans l'émission. Rires <rire> Elles peuvent alors doubles, donc Augustin je t'invite, ou à me montrer euh... Ah, je vais dire six oh, euh... Ah tu peux aller comme ça sur hein Ok merci À l'envers <rire> <rire> ah, si c'est bluff, c'est attention Il bluffe ou il bluffe pas après, il a le droit de lui dire ce qu'il allait mieux C'est un avis Je vous pose la première moitié de la question, ensuite, donc de cette question, vous en décidez ensuite, soit vous passez votre tour et on en parle plus, soit vous tentez de répondre, plus 2 si vous répondez bien, moins 1 si vous répondez mal. Celui qui a le plus de points sur toutes les manches de la désémission, choisis oui. si l'épreuve se joue la rapidité ou chaque oui, mois. Presque toi, Augustin, c'est Alexandre 33-27. Chacun un tour. T'es quand même bien monté, sa vie de mine parce qu'il y avait quand même 13 0 23 <rire> Euh... Tu dis donc, chacun, que, votre tour. chacun votre tour. Et un chiffre entre 0 et 9 pour commencer, Alexandre non, je crois que, euh, non, parce que le euh, dernier coup, il y avait égalité, c'est pour ça que... D'accord. Euh, je vais prendre le 0. Le 0. Alex, bon. quelle somme de 2D, qui est pourtant la plus probable, Patricia Desmoreaux, une joueuse débutante de Craps, n'a-t-elle pas réussi à obtenir en 154 lancés, ce qui avait une chance d'arriver sur 3,5 milliards mmh. Je Je oh. sais. Oui mais il oui. euh, faut que je donne la, la somme des deux. Oui, ou la est... somme des deux D. Mais il peut, il peut Qui est pourtant la plus probable Appel Tu le pourras fait. le dire après. Non, mais il peut pas faire le public mais Alexis pourra le dire fièrement devant tout le monde. Après. Oui, pour toi public. Merci. <rire> Franck <rire> Dubois. Euh 7. Tu sais tu veux dire Tu veux dire quoi Franck Dubois. Tu voulais dire, dire <rire> Franck Dubois <Bosque>. est... <rire> <rire> du Non, je veux dire 7. D'accord. Bon, mais l'idée a répondu bien. 7 le coup pas. Grave. Bah ça veut pour Alexandre Sabine 2 Non, c'était 7. Quel nom, ce nom de pays africain est composé de deux mots de deux langues différentes en moré et en djula. Djul On m'appelle Lovni. Augustin, il est tellement drôle quand il est... Il est drôle, 30 minutes sur 40 minutes de chaque des émissions en fait. Là, je suis plus drôle au début, parce que je suis concentré. <rire> en quoi, quoi Moré et en... En Moré et en Djula. En... Il y a un ah, du bon. du ouais, là du chez je vais être... Moi, je pense qu'on c'est la France. Ça. Ouais, appelle un ami. Quel ou... nom pays africain composé de deux mots, de deux langues différentes, en Moré et en Djula Allez Moré Et Stoney. Euh... Die réponse. Oh. Le die réponse, oh. 10 secondes. <rire> <rire> Michael le, Chang Les autos. Le, oh, les autos. En oh, deux mots Il y a qu'un mot Ah moment, oui, ah, j'avais pas compris. Ouais, mais non. Ah non, il y a C'était Oui, je sais, je sais. Volkina Passo. J'avais compris c'était deux mots d'une langue qui en faisait 40. Eh non, non, c'est... Il est coté à coté en... Ah, genre laisse, les autos. Mais c'est pas Les autos. Ça roule pas vite. Ouais, ça roule pas Tu te pas bon numéro. Quel pays ne fait plus partie du G8 depuis 2014 bangladesh euh, russie bonne réponse ça fait 2 euros pour exemple sabine es 9. 9 et c'est la question double Allez. Ta ta ta ta. si c'est à l'envers je te pose le début de la question de quoi sont morts neuf membres de l'institut le tente. elle le tente si tu réponds bien c'est plus de sur si vous mal c'est moins de l'Institut Vavilov, chargé de garder une collection de graines pendant le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre Mondiale. De quoi sont morts neuf membres de l'Institut Vavilov, chargé de garder une collection de graines pendant le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre Mondiale C'est pas précis. Je sais. Moi aussi. C'est mort de faim. C'est une très bonne réponse. Allez Et sont morts de faim alors qu'ils gardaient le stock de graines. Oui, tout à fait. Ça fait donc de deux ils sont complètement. ils oui, oui, sont oui. communistes. C'est y avait du tourne il y avait des, des pipas quoi. Je <rire> euh... <rire> si tu réponds bien tout de même tu as gagné hein, parce qu'il y a deux Je vais trouver le 5. Le 5. Quelle religion se repose sur cinq piliers représentant oh, okay. les allez, devoirs allez, que allez. chacun que chaque allez. pratiquant doit appliquer Bouddhisme. Bouddhisme <rire> Ah oui. c'est une illumination. Oh là là là là là. Ça Tu viens dans tu vas aller chien. Ah Tu peux les les mamilles pas Il ne repart pas les mamilles, super. Mais c'est ma première victoire Sabine. un dernier mort. Merci Alex. OK. D'accord. Avec son... Oh On se restera en quart de finale du coup Mais es parti Alex, un sympa, ou... dernier mot pour ta victoire Je suis content d'avoir gagné, j'ai fait 3e, 2e, 1e. Et la prochaine tu feras 0 <rire> <rire> Merci. Euh, super, donc tu seras en quart de finale. Donc on aura un quart de finale. Alex, Sabine, Paul, Romain Bay. Qu'est-ce qu'on va rigoler On va on peut dire qu'il y aura du niveau. Euh, on tout se tout retrouve tout. sur Pot-Cloud, Spotify, Facebook, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes de, comme les le plateformes, les plateformes oh, Carré. Jacques et Michel. Jacques Michel. et Michel. Depuis deux là. semaines. C'est vrai pas, pas fouté ah, Pas fouté. Merci. <rire> Rendez-vous dans 10 jours pour le premier quart de finale du Grand Tour de l'Émission. Ouais, en attendant, gardez la pêche. Et la pas le doyeux Par le hey cul. Par le cul.